Bonjour Madame Tremblay, ici Charlotte du bureau de la direction. Nous vous rappelons que lorsqu'un rapport doit être modifié, il faut clairement indiquer ou souligner en couleur contrastante les parties modifiées ou ajoutées. Merci de tenir compte de ces directives à l'avenir. Si vous désirez me parler, contactez-moi au 780 0860.